Guck mal nur Matthias, den dazu gehört von der Mesa zu Asch, eine äh, so ein kooperativ, die auch es lokale Produkte schaffen. Guck mal, noch zum David E, dass die Lastendil führt ähm werde französischeren weitergehen. Äh, Annehmen den Angler dann am Punkt für die juristische Kader zu setzen. Pour clarifier les questions autour du cadre juridique de l'agriculture solidaire, on a invité M. Yeh, il est professeur de l'Université du Luxembourg. Euh, ses recherches s'orientent dans deux directions principales, l'économie sociale et la théorie du droit. Et il va clarifier des questions autour de la forme juridique d'une agriculture solidaire. Monsieur. Merci beaucoup. Bon, ce serait plus sage d'attendre la fin pour être sûr que ça vaut le coup. Hein. Euh. Merci beaucoup, je vous prie de m'excuser de ne pas avoir euh, assisté euh, à la séance de ce matin dont on m'a dit qu'elle avait été euh, très riche. Euh, donc euh, j'ai euh, le, le rôle un peu ingrat parce que le, le juriste c'est toujours euh, quelqu'un qui est assez ennuyeux. Je vais essayer de pas être euh, trop ennuyeux et je vous prie m'excuser également de je ne parle pas encore luxembourgeois et donc euh, je vais euh, m'exprimer euh, en français. Alors, on m'a euh, demandé de euh, euh, présenter euh, un petit peu le, le les structures juridiques qui peuvent être utilisées euh, dans le cadre d'une agriculture solidaire. Et euh, alors je vais essayer de le, de le faire de manière euh, assez synthétique. Euh, et euh, il y aura un temps pour les questions qui euh, sera peut-être même plus riche que, que mon intervention proprement dite. Euh, au préalable, je voudrais juste préciser, parce que je pense que c'est important, euh, le, le droit, euh, il faut pas s'y tromper, euh, ne donne pas beaucoup de réponses. Euh, et c'est pas spécialement pour l'agriculture solidaire, c'est de manière générale. Le juriste, il est là pour essayer de trouver les solutions aux questions qui se posent, pour trouver les bonnes réponses juridiques, c'est-à-dire des réponses adaptées aux besoins de la pratique. Autrement dit, je vais évidemment présenter quelques structures, mais en réalité, vous verrez tout au long de mon intervention que je ne donnerai aucune recette. Je vais plutôt pointer Euh, les difficultés qui sont susceptibles de se poser et, euh, autrement dit, les questions que euh, les porteurs de projets ou ceux qui les accompagnent doivent se poser. Euh, et ce n'est que quand on a des réponses à ces questions-là que le droit peut, à, à proprement parler, euh, fournir des réponses. Alors, euh, tout d'abord... Euh, Euh, S'agissant de la structuration de l'organisation de l'agriculture solidaire, à partir du moment où on parle de solidarité, c'est euh, en général qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas solidaire tout seul. Ça, ça n'existe pas. Et donc, euh, la question de la structuration pose principalement euh, le, le, le problème, la question de l'organisation du groupe. Et euh, il y a euh, des, des façons euh, extrêmement variées euh, d'organiser les groupes. Et on verra que euh, cela dépend très largement de ce que le groupe veut faire. Et euh, c'est vrai aussi en agriculture solidaire, parce que le groupe peut souhaiter des choses extrêmement variées, finalement. Alors, si je balaye très rapidement... Euh, Les, les structures envisageables, et puis euh, je détaillerai ensuite euh, un peu plus euh, euh, celles qui euh, peuvent euh, rendre des services, et, euh, et j'essaierai de montrer les avantages ou les inconvénients des diverses structures, eh bien on retrouve euh, pour l'essentiel euh, les structures classiques euh, connues, euh, les, les, structures, les structures juridiques habituelles. Et donc euh, ça commence bien sûr euh, par... Euh, L'ensemble des sociétés commerciales, euh, que je ne détaille pas, enfin je ne détaille pas leur diversité, ce n'est pas euh, à mon avis extrêmement utile, le mécanisme est quand même euh, plus ou moins le même au sein de ces structures, euh, et je pourrais dire la même chose de des sociétés civiles, euh, sociétés civiles qui euh, en général ne sont pas adaptées pour la vie économique, mais euh, en matière agricole ça peut être parfois un peu différent. Euh, à côté de ces structures euh, traditionnelles et eh bien euh, on trouve euh, d'autres euh, structures euh, alors d'abord euh, la SBL, bien sûr euh, et euh, on, on verra que euh, elle rend des services et qu'elle est très souvent euh, utilisée d'ailleurs euh, dans euh, les, euh, les hypothèses d'agriculture euh, solidaire euh, et euh, on, on pourrait aussi imaginer euh, une structure euh, peut-être un peu plus souple Euh, que la sbl mais on verra qu'elle a euh, aussi d'importantes limites c'est le groupement d'intérêt économique euh, qui est plus utilisé en général par les entreprises mais euh, rien n'interdit de l'employer ici euh, et puis euh, à côté euh, de, de la sbl et eh bien on trouve euh, la société coopérative euh, dont je, je détaillerai un petit peu le, le fonctionnement et puis euh, à côté de la société coopérative une structure euh, Euh, j'allais dire typiquement luxembourgeoise même si elle est d'inspiration euh, euh, allemande ou, ou à peu près, euh, c'est euh, l'association agricole euh, mais euh, il me semble que cette structure euh, quoi qu'elle euh, euh, soit animée par euh, les, les idées de solidarité euh, entre agriculteurs euh, correspond mal euh, non pas à l'agriculture solidaire en tant que telle mais en tout cas aux relations Euh, qui euh, doivent être euh, définis entre le producteur et les consommateurs. Alors, la, la question principale qui se pose, eh bien c'est de savoir euh, quelle activité on veut mettre euh, dans la structure. Qu'est-ce qu'on veut faire avec la structure Et euh, du, du côté euh, agricole, il me semble qu'il y a à peu près trois activités. Euh, la production et la transformation et la commercialisation alors euh, évidemment spontanément on pourrait dire bah oui euh, l'agriculture solidaire c'est quand même solidarité euh, entre euh, le euh, le ou le ou les producteurs euh, et des consommateurs et donc euh, on n'est pas euh, spécialement dans la production euh, ça n'est pas tout à fait aussi évident que cela parce que euh, euh, le, les agriculteurs eux-mêmes Euh, n'ont pas toujours envie euh, de euh, mêler euh, leur production euh, euh, aux consommateurs par souci de conserver une autonomie euh, et de ne pas être dans la dépendance de des choix euh, des consommateurs. Et donc, ce que l'on met dans la structure euh, est relativement variable. Alors, la transformation, euh, finalement, est euh, je dirais un peu une annexe ou euh, une conséquence de, de la production et euh, elle s'effectue là encore euh, indépendamment des, des consommateurs et donc euh, c'est vrai que la question euh, de l'agriculture solidaire se pose principalement euh, à propos de euh, la commercialisation puisque c'est là que se fait le contact avec les consommateurs euh, alors l'organisation de des rapports entre euh, le producteur ou les producteurs et les consommateurs euh, peuvent se faire peut se faire de façon extrêmement variée je dirais avec une intensité variable c'est à dire que euh, déjà on n'est pas obligé euh, de recourir euh, à une organisation collective pour euh, gérer euh, ces relations, Euh, il est parfaitement possible euh, de le faire par voie contractuelle c'est à dire que euh, le producteur va passer des contrats euh, individuellement avec des consommateurs alors euh, c'est ce, ce sont euh, des, euh, des des types d'organisation qui, qui existent hein. Euh, les modèles sont euh, extrêmement variés alors la, la france est assez est euh, je dirais euh, monotypées parce qu'il y a quand même une domination forte des AMAP euh, avec tous les avantages que ça a hein, bien sûr mais euh, d'autres pays euh, sont euh, beaucoup plus diversifiés euh, dans leur mode d'organisation et je pense notamment euh, à la Belgique euh, alors pour partie parce qu'il y a une moindre structuration des organisations euh, mais euh, aussi parce que euh, les, les, les choix euh, ne sont pas dictés par un modèle unique Alors, euh, un contrat, ou enfin des contrats, euh, qu'est-ce que ça signifie ben, Ça signifie que le producteur va euh, euh, proposer, euh, discuter, négocier des contrats avec euh, les euh, consommateurs. Alors, euh, ces contrats, ça peut être des contrats, euh, je dirais, euh, euh, très provisoires, très court terme, Euh, le système des euh, paniers, par exemple, euh, où euh, le producteur met simplement à disposition euh, des paniers et les consommateurs peuvent acheter ou pas acheter. Et à ce moment-là, le contrat ne fait que... Euh, euh, finalement, c'est un contrat de vente extrêmement classique. Euh, on peut avoir, évidemment, euh, dans un souci de sécurisation euh, de euh, du producteur, des contrats de, de plus long terme, mais qui peuvent être différents euh, selon euh, les consommateurs et euh, qui euh, laisse euh, aux producteurs une, euh, une autonomie dans la négociation avec chaque consommateur. Euh, il est également euh, possible euh, que euh, les consommateurs s'organisent collectivement en dehors du producteur et que euh, le contrat soit signé finalement entre la structure collective des consommateurs et euh, le producteur. À ce moment-là, euh, on a euh, une une organisation, une structuration de la collectivité, mais euh, le producteur euh, se trouve en dehors, euh, ce qui fonctionne, hein, ce qui n'empêche pas euh, une négociation et euh, une, une discussion entre les deux. La structure a ici pour avantage de faciliter euh, la négociation sur les produits agriculteurs plutôt que pour le producteur de devoir discuter individuellement avec chaque consommateur. Et puis, euh, ensuite, eh bien, euh, on a des structurations, je dirais, plus intégrées, euh, où le producteur et les consommateurs euh, vont se retrouver euh, dans euh, une même structure, dans une structure unique et euh, c'est donc à ce moment-là, au sein euh, de la structure, que euh, Les, les relations vont être définies et les règles euh, vont être arrêtées. Euh, les règles qui sont à la fois euh, sur euh, euh, que doit fournir le producteur, euh, quels sont les engagements euh, des, des consommateurs, bien sûr, euh, quelles sont les conséquences euh, des aléas climatiques, quelles sont les conséquences euh, du retrait euh, d'un consommateur euh, pendant une campagne. Bon, ce, ce sont tous les éléments qui peuvent être... Euh, arrêter au sein cette fois de cette structure collective. Euh, il est possible également d'intégrer dans la structure des personnes tierces, que ce soit des, des accompagnateurs, ou de, que cette structure ait une, un objet plus large, que euh, la simple relation euh, entre euh, producteur et consommateur, et euh, c'est le cas, par exemple, au sein de Terra, où euh, d'autres activités sont euh, euh, eh bien couvertes par euh, la structure elle-même. Alors, euh, le tout cela euh, euh, conduit à dire que euh, eh bien euh, c'est d'abord... Euh, le groupe euh, à la fois des consommateurs et du ou des producteurs qui va euh, définir euh, le degré d'intégration euh, qu'ils euh, veulent avoir entre eux, c'est-à-dire euh, jusqu'à quel point ils veulent structurer et euh, parce qu'évidemment, plus on structure plus d'un certain point de vue on perd un peu de liberté aussi bien du côté du consommateur qui est lié pendant plus longtemps que euh, du producteur qui euh, doit euh, eh bien euh, se soumettre aux orientations qui sont décidées collectivement. Euh, évidemment euh, le, le la contrepartie de cette restriction de la liberté eh bien euh, c'est une plus grande sécurité et euh, finalement mais ça je, on sort évidemment un peu du cadre strictement juridique mais euh, cette diminution de liberté n'est pas nécessairement plus euh, euh, enfin en tout cas doivent doit être mis en parallèle avec euh, l'absence de liberté du producteur face aux gros acheteurs qui euh, eux aussi lui impose des contraintes alors euh, je, je vais reprendre maintenant euh, euh, les rapidement mais les différentes structures en insistant un peu plus sur celles qui sont moins connues pour voir euh, comment Euh, ces structures euh, peuvent permettre euh, de d'encadrer euh, les relations donc entre producteurs et consommateurs euh, la première euh, structure la plus classique euh, non pas dans l'agriculture solidaire mais de manière générale c'est la société commerciale et euh, rien n'interdit euh, d'utiliser la société commerciale pour euh, euh, cette euh, cette opération cette euh, ce, ce, ce groupement donc euh, L'avantage, euh, il est, à mon sens, que euh, c'est une structure extrêmement bien connue et maîtrisée, euh, aussi bien euh, par euh, les partenaires financiers que par euh, les partenaires conseils, euh, puisque c'est la structure euh, la plus classique. Il me semble toutefois qu'elle n'est pas extrêmement adaptée. Euh, pourquoi et eh bien, euh, tout simplement parce que son but... Euh, c'est, on sait bien, de réaliser des profits, et en soi, euh, c'est pas euh, le, la réalisation de profits n'est pas un obstacle en tant que tel, euh, le, le problème c'est que toute la structure euh, ne se préoccupe que euh, de comment réaliser les profits, et comment ensuite on les répartit. Et donc euh, les sociétés commerciales ne sont pas outillées, ne sont pas armées Euh, pour euh, régler les problèmes qui se posent euh, dans l'agriculture solidaire euh, qui sont euh, des questions de négociation beaucoup plus euh, entre euh, producteurs et euh, consommateurs et euh, de euh, euh, de relations entre euh, le, la structure et le client euh, puisque euh, finalement dans une société commerciale et eh bien le client est un étranger tandis que ici ça n'est pas le cas et donc euh, il me semble que là on on, on, on va euh, ne pas trouver euh, d'éléments euh, très utiles pour répondre aux questions qui se posent euh, parallèlement bah, les sociétés commerciales se fondent sur euh, une euh, je dirais, le, le, la réunion d'un capital plus ou moins important et que, euh, surtout du côté des consommateurs, euh, ça n'est pas toujours euh, le plus facile que de réunir ces capitaux euh, d'entrée de jeu. Donc, euh, il me semble que ça n'est pas extrêmement euh, propice. Quelques mots sur le groupement d'intérêt économique. Euh, qui a été euh, introduit au Luxembourg euh, par une loi du 25 mars euh, 1991. Qu'est-ce que c'est qu'un groupement d'intérêt économique C'est, euh, pour dire les choses de manière euh, très très simple, euh, c'est un groupement qui euh, est euh, constitué par euh, différentes personnes qui souhaitent euh, réaliser une opération euh, ensemble, euh, une opération qui... Euh, apporte un qui présente un intérêt économique pour les différents membres et donc euh, effectivement de ce point de vue là euh, euh, le, le la consommation euh, et euh, de l'autre côté enfin l'écoulement du produit pour le producteur euh, on voit bien des intérêts communs euh, et donc on peut imaginer euh, de euh, d'utiliser ce, ce moule euh, ça requiert de mettre en commun euh, des, des, des moyens Euh, et pour parvenir au, au but commun cela dit euh, là encore euh, il me semble que euh, ça n'est pas extrêmement adapté déjà pour une raison euh, un peu technique mais euh, les dettes euh, du groupement euh, pèsent solidairement sur tous ses membres c'est à dire que chaque membre est tenu de toutes les dettes du groupement et que euh, évidemment euh, c'est susceptible d'effrayer euh, des éventuels candidats et donc euh, je... ça, ça présente l'avantage d'être extrêmement souple ce groupement d'intérêt économique euh, peut-être plus que certaines autres structures mais euh, il me semble que les obstacles sont quand même assez importants quelques mots là encore sur euh, mais rapidement sur l'association agricole euh, instituée par un arrêté du 17 septembre 1945 arrêté Grand Ducal euh, l'association agricole qu'est-ce que c'est bien C'est un Euh, regroupement d'agriculteurs euh, qui vont euh, réaliser ensemble des opérations y compris de transformation euh, l'association agricole la, la plus importante au Luxembourg c'est Luxley euh, et là on voit bien que euh, euh, certes quand on regarde le contenu euh, de l'association agricole on retrouve euh, un certain nombre de valeurs de solidarité euh, euh, entre euh, les euh, membres Et donc ça, ça peut paraître attrayant, euh, et c'est finalement très proche du modèle coopératif d'un certain point de vue. Euh, mais euh, c'est une solidarité entre les producteurs, euh, entre euh, les exploitants agricoles, et donc euh, ça ne laisse pas une place satisfaisante euh, aux euh, consommateurs. Alors il reste, me semble-t-il, deux euh, structures et ce sont les structures qu'on retrouve effectivement classiquement dans l'agriculture solidaire, ce sont les coopératives et les ASBL alors euh, d'abord peut-être les ASBL euh, parce que elles sont plus connues et que je m'y arrêterai moins longuement euh, bon euh, institué par une loi de 1928 mais bon peu importe euh Je ne vais pas reprendre la définition ou le fonctionnement de, de la SBL disons que euh, son avantage c'est que euh, elle se compose euh, de membres euh, dont les statuts déterminent euh, la variété donc euh, euh, peuvent être membres tous ceux qui ont un intérêt à l'objet de la SBL et donc, euh, ça peut être aussi bien des producteurs que des consommateurs, mais aussi des partenaires ou autres, là il n'y a, a pas de limite et donc de ce point de vue là c'est relativement souple de la même manière euh, les statuts euh, définissent euh, beaucoup de choses dans le fonctionnement de la SBL, autrement dit euh, il n'y a pas beaucoup de contraintes euh, et ça c'est euh, toujours euh, très pratique parce que Du coup, on fait un peu ce qu'on veut, enfin, ce qu'on veut on écrit ce qu'on veut dans les statuts, après, il faut les respecter, mais on peut être adapté au projet individuel. De la même manière, c'est une structure tout de même assez connue, et donc, ça, ça donne de la sécurité juridique, parce que les gens savent comment ça marche. Et l'avantage, c'est que, je dirais, symboliquement, Euh, C'est une structure à but non lucratif et euh, l'objet premier euh, d'une euh, structure, disons, d'agriculture solidaire, eh bien, ça n'est pas de réaliser des profits, euh, même si, bien sûr, il faut que le producteur vive, mais euh, ça, euh, ça, ça, ça se situe, euh, je dirais, un peu en dehors euh, de euh, euh, l'ASBL elle-même. Cela dit, euh, il y a tout de même euh, un problème lié aux ASBL euh, et euh, qui crée une, une importante insécurité juridique. Pourquoi et eh bien euh, parce que euh, les ASBL sont euh, dans leur définition euh, étrangère euh, à l'activité commerciale et que... Euh, si euh, la production agricole n'est pas une activité commerciale en soi, et il n'empêche que l'écoulement la distribution des produits agricoles c'est euh, de, de la vente et que euh, on risque euh, de tomber euh, dans la qualification commerciale alors ça n'est pas automatique, il y a euh, dans le domaine agricole une certaine tolérance mais euh, le, le, le risque existe tout de même et euh, la SBL du coup euh, présente un peu euh, d'incertitude euh, surtout que la jurisprudence luxembourgeoise s'est montrée assez tatillonne euh, sur euh, la, la restriction de l'activité économique des ASBL euh, il existe des, des, des, des arrêts euh, euh, qui ont euh, euh, invalidé euh, l'activité commerciale économique d'une ASBL euh, donc euh, Ça reste une structure intéressante, mais qu'il faut prendre avec précaution. Et ça peut aussi être une structure intéressante quand, par exemple, tout à l'heure, je disais qu'on peut imaginer une structuration des consommateurs d'un côté qui va pouvoir négocier avec le producteur qui reste indépendant et co-contractant simplement de la structure collective. et eh bien, là, il est possible que cette structure collective soit coordonnée sous forme d'une bn le dernier euh, la dernière structure et euh, celle qui est qui commence à être utilisée euh, au luxembourg quand on pense euh, à terra c'est euh, dans, dans l'agriculture solidaire c'est euh, ce, la coopérative donc euh, la coopérative au luxembourg réggie par euh, une loi du 10 août 1915 Enfin, la loi du 10 août 1915, qui est euh, de manière un petit peu euh, originale, mais c'est le modèle belge qui, qui veut cela, euh, finalement la loi sur les sociétés commerciales. Autrement dit, euh, dans la législation luxembourgeoise, la coopérative est une société commerciale. Et euh, elle est une société commerciale, je dirais, euh, comme les autres. Euh, donc comme euh, la société responsabilité limitée ou la société anonyme, Euh, elle est de la même nature. Euh, quand on regarde euh, le, la loi luxembourgeoise, et eh bien euh, la loi luxembourgeoise, euh, finalement, comme la loi belge, puisqu'elle est à l'origine un copier-coller de la loi belge, euh, ne dit pas grand-chose euh, sur euh, ce que c'est qu'une coopérative. Euh, la loi, finalement, est relativement formelle. Elle dit, euh, pour l'essentiel, que euh, la euh, coopérative est une société dont le capital et les membres sont variables. Ça veut dire que, euh, alors qu'une euh, société commerciale classique euh, a un capital fixe et un nombre d'associés déterminés, euh, eh bien, euh, la société coopérative, elle, a euh, un nombre de sociétaires, d'associés indéterminés, comme dans une ASBL, finalement. C'est-à-dire que, dans une société coopérative, on peut rentrer, on peut sortir, sans grande formalité. Alors, euh, c'est vrai, et cela euh, euh, correspond euh, à la définition euh, ou au fonctionnement des coopératives euh, à l'étranger, mais euh, ça ne rend pas beaucoup compte de ce que c'est qu'une coopérative. Euh, le, pour euh, avoir une idée un peu plus euh, claire euh, de ce que c'est qu'une coopérative, eh bien, euh, le plus simple, euh, c'est de se référer à ce qu'on appelle les principes coopératifs, qui sont une, un ensemble de principes élaborés par une organisation internationale, ce qu'on appelle l'Alliance coopérative internationale, qui est le regroupement de toutes les coopératives sur l'ensemble du globe, sur l'ensemble de, de, de la planète. Et cette, cette alliance... Qui, qui existe depuis plus de 100 ans, euh, établit des principes, alors qu'ils n'ont aucune valeur juridique, ou en tout cas qui ont une valeur juridique faible, peu importe, euh, mais qui en tout cas permettent de euh, se rendre compte de ce que c'est qu'une coopérative. Alors, euh, je ne vais pas tous les énumérer, mais euh, pour euh, revenir euh, reprendre euh, les traits euh, qui paraissent les plus importants, Euh, donc euh, c'est une association euh, volontaire, donc les gens se réunissent volontairement, ça n'est pas dicté euh, par pas une structure étatique euh, comme une SBL en réalité, de ce point de vue là euh, et euh, c'est une euh, structure dont l'objet est de rendre des services à ses membres et euh, c'est sans doute ça qui la distingue le plus euh, des sociétés commerciales le but ici Ce n'est pas d'avoir une activité ensemble pour dégager des profits qu'on va se partager, c'est de, euh, euh, de monter ensemble euh, une, une entreprise, au sens large du terme, euh, qui va euh, être bénéfique à tous ses membres. Donc euh, la coopérative ne va pas travailler euh, avec des personnes extérieures, ou en tout cas pas principalement, euh, elle va principalement euh, rendre des services à ses membres. Et alors, évidemment, ici, on voit bien quel service de quel service il va s'agir. et eh bien, pour l'agriculteur, il va s'agir d'écouler sa production. Et pour les consommateurs, il va s'agir de pouvoir se fournir en produits de bonne qualité, ou en tout cas des qualités qui seront déterminées collectivement, et à un coût qui est tendanciellement plus bas que ce qu'il serait à qualité égale euh, si on devait recourir à des intermédiaires euh, de euh, distribution alors euh, c'est euh, cette activité économique euh, destinée aux membres et eh bien elle a un certain nombre de conséquences euh, la conséquence c'est que puisque euh, l'entreprise doit servir les membres et eh bien ce sont les membres qui euh, vont contrôler la structure. Ce sont les membres qui euh, sont euh, les euh, associés qui vont prendre les décisions. Et euh, le principe, mais on verra que c'est un principe finalement très souple, surtout en droit luxembourgeois, c'est que euh, les décisions sont prises euh, avec le principe une personne, une voix. Euh, et donc, euh, euh, quel que soit euh, le... Euh, le, le, le La participation au capital, euh, le, le poids euh, politique euh, de chaque membre dans la coopérative est le même. Euh, de la même manière, euh, puisque le principe, ça n'est pas, ou le but, ça n'est pas de partager des bénéfices, eh bien, euh, les euh, les profits qui vont être réalisés euh, par la coopérative euh, n'ont pas vocation à être distribué entre les membres. Euh, ils ont plutôt vocation euh, à être utilisés pour améliorer la structure et euh, lui permettre de euh, rendre de meilleurs services ou de rendre des services à davantage de membres. Donc, euh, il y a là une dimension collective importante. Euh, les, les biens de la coopérative euh, sont, euh, disons, des biens collectifs qui appartiennent à tous mais euh, qui n'appartiennent pas euh, euh, je dirais les chaque membre n'est pas euh, propriétaire d'un morceau euh, de euh, la coopérative il ne peut pas euh, ponctionner, il ne peut pas prendre euh, une partie euh, de euh, des biens de la coopérative et euh, ceci est vrai euh, je dirais aussi bien durant la vie de la coopérative que euh, à sa dissolution euh, normalement à la dissolution de la coopérative et eh bien euh, Les, les, les si il y a un actif et eh bien il va être plutôt dévolué à des structures euh, amis qui ont euh, une activité euh, identique euh, et, et ce n'est pas euh, ça, ça n'est pas dii une position dogmatique liée par un refus du profit euh, c'est simplement que euh, les coopératives ont vocation à durer dans le temps et que euh, il ne serait pas juste euh, que euh, ceux qui sont présents dans la coopérative au jour de la dissolution puissent se partager euh, le, le, les biens de la coopérative euh, alors que la richesse accumulée euh, a été euh, réalisée pour partie grâce euh, aux efforts de personnes qui ne sont plus là et qui euh, se trouveraient du coup euh, euh, injustement appauvries. Alors, euh, Ces, ces principes coopératifs, je, je les, dé, les décliné mais alors, extrêmement rapidement, euh, ce sont, euh, je dirais, les principes qui sont euh, classiques euh, dans, dans les coopératives et qu'on retrouve d'ailleurs pour l'essentiel dans les associations agricoles. Euh, les associations agricoles, d'ailleurs... Euh, enfin on, on, on, Elles sont appelées de, de, du nom allemand des coopératives, c'est-à-dire que ce sont les Go-Nossenschaft. Et, et, et donc, on voit bien que l'association agricole, c'est finalement une coopérative. Mais euh, quand on regarde les coopératives euh, au Luxembourg, euh, et les, la, la législation coopérative au Luxembourg, et eh bien, je l'ai dit, elle ne dit pas grand-chose, et elle ne dit à peu près rien sur ces principes, Alors, on a quelques règles mais qui peuvent être écartées par les statuts alors elles ne sont pas vraiment impérative euh, et donc on peut euh, s'inspirer des principes coopératifs mais les adapter avec beaucoup de souplesse euh, dans euh, les statuts et prévoir des, euh, des, des des règles qui euh, dérogent euh, au euh, au principe que, que je viens dénoncer Et euh, on verra que euh, ça peut être extrêmement euh, utile euh, dans le domaine qui est le nôtre, de, de l'agriculture solidaire. Alors, euh, je, je on va le voir euh, à travers euh, quelques euh, points clés, je dirais, euh, qui... Euh, C'est par là que je vais terminer, hein, et puis ensuite je vous laisserai poser des questions s'il y en a plutôt. tôt, euh, des points clés auxquels il faut faire attention euh, lorsque, à mon avis, on met en place euh, une structure juridique euh, pour cette agriculture solidaire, points clés donc euh, sur lesquels il faut s'interroger comment est-ce que juridiquement on veut euh, monter euh, le projet Euh, le, le ce n'est pas le point central certainement mais euh, une des questions c'est la question du capital, euh, s'il faut un capital, alors l'importance du capital est extrêmement variée le plus souvent euh, on n'est pas dans un capital de lancement d'une exploitation agricole, ça, ça se situe souvent en dehors de la structure elle-même et euh, Après tout, pourquoi pas Il est parfaitement imaginable euh, d'avoir euh, un collectif de consommateurs qui euh, euh, décident d'investir de, de, directement dans, dans une ferme. Mais euh, ça, ça n'est quand même pas le plus fréquent, il faut bien le reconnaître. Euh, cette question du capital, euh, elle peut être importante, en tout cas, dans le choix euh, entre euh, coopérative et ASBL. Parce que euh, Autant dans la SBL enfin, la SBL n'a pas de capital n'a pas de capital, il n'a pas, pas d'associer et donc euh, on peut rentrer dans la SBL euh, je dirais sans débourser d'argent. Euh, ça n'est pas le cas dans une coopérative euh, la coopérative a un capital social alors il n'y a pas de capital minimum donc euh, c'est relativement libre mais il n'empêche que euh, les membres de la coopérative doivent souscrire un montant, euh, doivent acquérir des parts sociales tout simplement. Euh, alors, euh, ça peut être utile, tout de même, s'il y a des investissements euh, à réaliser. Et puis, euh, ça peut présenter un avantage euh, en termes de responsabilisation euh, des euh, membres de la coopérative. Euh, ils ne viennent pas là euh, en, en, en curieux. Ils s'investissent, puisque, euh, au, au sens euh, purement économique du terme, ils investissent déjà dans la coopérative. Deuxième question, à mon avis, euh, et c'est sans doute là, d'ailleurs, le point... Euh, crucial, central, c'est qui décide quoi euh, Parce que euh, c'est un enjeu tout de même extrêmement important. Euh, qui va prendre les décisions euh, Comment vont se prendre les décisions collectives Alors euh, évidemment ce sont les membres et donc euh, là on retombe sur la question de qui est membre Et là, c'est le projet qui décide de comment il veut monter euh, l'organisation, la relation de l'agriculture solidaire. Euh, et euh, j'ai dit tout à l'heure que euh, euh, dans les coopératives, il y avait une relative flexibilité, euh, au moins dans la loi luxembourgeoise, euh, sur les prises de décision euh, puisque euh, le principe égalitaire euh, n'est pas impératif. Et donc, il est parfaitement possible de euh, ne pas euh, donner le même nombre de voix à tout le monde. Alors, euh, ça peut surprendre ou choquer, mais euh, que deux consommateurs euh, aient le même poids, euh, ça peut paraître logique, même s'il y en a un qui euh, euh, commande peu parce qu'il vit seul. Euh, et que d'autres sont une famille nombreuse et qu'on commande plus, peut-être peut, on peut est légitime quand même de les traiter également. Maintenant, si on met face à face un consommateur qui dépense 50 euros par semaine dans son panier et puis le producteur qui lui vient avec la ferme et les millions ou milliers d'euros qu'il y a derrière, Eh bien, il euh, faut tout de même être un peu pragmatique et que euh, dire que les deux ont une voie égale dans la structure, euh, ça pourrait euh, assez rapidement ne pas être totalement viable. Alors, euh, ça pourrait ne pas être totalement viable, encore une fois, euh, euh, ça, ça dépend toutefois de ce que l'on met dans la structure et des décisions que la structure va être amenée à prendre, euh, évidemment et euh, cela il faut le mettre euh, en, en balance euh, avec la SBL euh, puisque euh, là dans la SBL eh bien euh, l'égalité entre de de de droit de vote entre les membres est euh, impératif prévu par la loi et que là en revanche donc on ne peut pas euh, y, y déroger. Alors euh, encore une fois hein, je l'ai un peu dit mais euh, ça n'invalide pas euh, le modèle de la SBL euh, parce que tout dépend de ce que la SBL va pouvoir décider euh, et mais euh, on comprend bien que dans ce cas il faut tout de même garantir euh, une relative euh, autonomie pour euh, le producteur, me semble-t-il. Euh, autre question euh, importante, évidemment c'est la responsabilité euh, des uns ou des autres. Alors, euh, il faut distinguer euh, deux euh, questions de euh, Deux aspects dans la responsabilité. D'abord, il y a la responsabilité pour les dettes du groupement, de la structure juridique. et Puisque la structure juridique, elle peut décider de faire des investissements et il faut savoir qui sera responsable en cas de difficulté. De ce point de vue-là, je dirais qu'il n'y a pas d'avantage compétitif entre guillemets, entre la SBL et la coopérative, puisque dans la SBL... Les, les adhérents, les membres ne sont pas tenus des dettes de l'ASBL et que dans les coopératives, eh bien la liberté est laissée au statut et donc les statuts peuvent parfaitement décider que la responsabilité sera limitée aux apports. Au apport, donc il y a quand même une responsabilité mais elle reste tout de même restreinte. Euh Cela dit, donc, il y a un deuxième aspect de responsabilité, bien sûr. Euh, C'est euh, la responsabilité dans euh, l'exécution euh, des euh, obligations qui incombent aux consommateurs et aux producteurs. Euh, mais là, euh, ça n'est pas réglé euh, ni par la SBL, ni par la coopérative en tant que telle. Euh, soit les statuts peuvent... Euh, Euh, émettre des, des, des règles euh, soit euh, ce sont des questions qui vont se régler par euh, le biais de contrat en sachant que euh, les la, la, la latitude, la liberté est tout de même restreinte puisque euh, dans les relations euh, entre producteurs et euh, consommateurs, on est dans une relation professionnelle consommateur et que les consommateurs sont protégés par le droit de la consommation Euh, dernier point, et euh, j'en arrêterai euh, là, euh, c'est euh, la question fiscale. Euh, et euh, là, la question fiscale, euh, à nouveau, est un peu... D'abord, je suis pas fiscaliste, hein, quand même, mais euh, quelques euh, points principaux, disons. Euh, euh, le principe, c'est clairement que euh, la... Euh, société coopérative est fiscalisée comme les sociétés, puisque c'est une société commerciale, tandis que les ASBL ne le sont pas, mais il y a tout de même ici une relative insécurité puisque lorsque enfin, les ASBL ne sont pas censés avoir d'activité économique, grosso modo, et donc elles, elles bénéficient d'un régime de faveur Mais euh, en même temps, euh, ce régime est tout de même euh, susceptible d'être euh, euh, vu avec plus ou moins de bienveillance par les services fiscaux, en fonction de l'activité. Euh, et euh, dernier élément côté euh, fiscalité qui peut être intéressant euh, dans les coopératives, c'est que euh, tout de même, il y a une particularité, puisque... Euh, À la différence des sociétés commerciales, la coopérative, on va dire, ne répartit pas de bénéfices, ne répartit pas de profits entre les associés. Ça n'est pas exactement la même chose et donc la fiscalité n'est pas exactement la même. Et euh, le la coopérative peut euh, sortir de son assiette fiscale euh, les sommes qu'elle ristourne euh, aux coopérateurs, c'est-à-dire une partie, disons, euh, des profits... Euh, qui va être proportionnelle aux achats euh, ou aux livraisons euh, que peuvent faire euh, les euh, membres de la coopérative. Donc là, bon, c'est un peu technique et je ne vais, vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais il euh, y a une défiscalisation partielle qui est possible pour euh, la coopérative. Alors, euh, ça fait beaucoup de choses euh, en, en peu de temps j'ai forcément été un peu superficiel euh, mais et pour j'en reviens je termine presque par où j'ai commencé c'est que euh, surtout ce qui me paraît important euh, euh, à travers euh, ces, ces quelques éléments de présentation c'est euh, de mettre le doigt euh, sur la diversité euh, des organisations possibles des façons de d'organiser la solidarité et que euh, le droit encore une fois ne fournit pas euh, un modèle, il faut faire comme ça non, euh, il est plutôt là pour essayer de traduire euh, euh, la volonté euh, des euh, initiateurs du projet et de sécuriser leurs relations euh, pour que les choses se passent bien dans l'avenir et que euh, y ait une relative clarté Euh, sur les droits et les obligations de chacun. Le, le, le droit n'est ne, pas là pour faire beaucoup plus. Je vous remercie. Merci, Merci bien, M. Levin, pour ce texte bien recherché, euh, il y a beaucoup d'informations. Est-ce qu'il y a des questions du public Bonjour, euh, une petite euh, remarque, un petit complément à, à votre exposé. Euh, en fait, ici au Luxembourg, euh, on a beaucoup de dispositions euh, dans la loi agraire en euh, ce qui concerne les sociétés. Euh, donc, une, euh, c'est que pour être reconnu comme euh, exploitation agricole, il faut que la société agricole euh, ait au moins un exploitant qui a alors les études nécessaires et que ce, ce dernier détienne 40% euh, du capital social dans la société. Cette disposition a été introduite pour euh, garder le caractère familial des, euh, des exploitations agricoles, bah, qui, qui est une grande société euh, euh, de l'industrie agroalimentaire qui reprenne les exploitations agricoles. Euh, par contre, elle euh, pose un frein euh, supplémentaire si une, une société... Euh, ou d'une exploitation agricole solidaire peut euh, euh, profiter des, euh, des aides non négligeables euh, qui sont mises à disposition euh, par euh, euh, le gouvernement fonds du fonds ainsi que par les aides européennes. Au... Comment, à votre avis, est-ce qu'on pourrait euh, permettre euh, aux, aux exploitations intéressées de, de, de, de trouver un moyen où euh, on pourrait euh, une association d'intérêt solidaire tout en ayant juridiquement euh l'exploitant euh des tenants au moins officiellement 40 des parts. Merci. Alors euh, donc là c'est l'hypothèse où, euh j'irai c'est enfin l'hypothèse maximale entre guillemets euh, euh, dans la euh l'extension, enfin de, de, de l'intégration de la solidarité, c'est-à-dire que euh, la structure euh, qui euh, rassemble consommateurs et euh, producteurs est elle-même propriétaire euh, et, et veut elle-même être exploitant agricole, ce qui est en tout cas euh, euh, le plus souvent quand même pas aussi radical néanmoins. alors Euh, d'abord la première chose c'est qu'effectivement les consommateurs euh, pourraient ou les partenaires pourraient détenir 60% euh, le reste après euh, il est parfaitement euh, imaginable euh, que euh, le euh, la, le financement des 40% euh, de euh, l'exploitant euh, agricole Euh, se fasse par sous-forme de pré-participatif ou autre euh, de la part euh, des consommateurs euh, qui euh, viendrait donc financer finalement euh, l'acquisition et euh, simplement euh, ce serait un prêt personnel euh, à, à l'exploitant qui devrait euh, donc euh, Euh, détenir euh, officiellement les euh, 40% des parts sociales. Parce qu'effectivement, à partir du moment où la loi... Ça, on, on peut pas euh, échapper euh, à cette euh, cette limitation euh, posée par la loi. Euh, hormis la réformée, euh, on, on peut euh, euh, après imaginer des, des, des, des structures euh, euh, de contrôle ou de coordination euh, sur... Euh, l'exploitant le, agricole, euh, et donc euh, le faire membre de structures qui viendrait encadrer euh, son activité, mais on ne peut pas aller outre euh, l'obligation qu'ils détiennent 40%. Les, les, les, les projets euh, euh, les, dont on parle, les gens intéressés, sont plutôt pour euh, euh, une structure euh, solidaire euh, complète Ou, parce que c'est quand même le plus fréquent c'est que c'est un exploitant qui est déjà exploitant et qui va intégrer un peu de solidarité dans le dans, dans, dans sa commercialisation le plus souvent quand même qu y a encore des questions. Depuis trop mois, j'ai noté la direction 6 si mois comme auditeur, je suis intéressé à lancer une épicure solidaire ou est-ce que je peux rechercher toutes ces informations euh, Alors euh, je pense que la il y a pas de euh je dirais il y a pas de de, de site euh, ou de, de particulièrement dédié la bonne logique euh, ce serait que euh, les euh, fédérations euh, agricoles que ce soit la chambre d'agriculture ou le ministère de l'agriculture euh, fournissent l'appui euh, technique euh, cela dit c'est peut-être pas euh, je pense que euh, on est dans une, un processus d'apprentissage collectif et donc euh, les fonctionnaires euh, sont pas non plus encore complètement euh, aguerri là-dessus euh, et alors il y a évidemment euh, euh, le les, les sites juridiques classiques, les Gilux et autres il y a le site de l'Alliance Coopérative Internationale euh, et puis je pense après que mais c'est pas une vraie réponse, j'en ai bien conscience <rire> c'est que après euh, c'est plutôt l'exemple, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait quelque chose, alors que ce soit à l'étranger et là Euh, j'aurais tendance à dire que euh, le modèle belge est peut-être plus facile simplement parce que euh, le droit luxembourgeois en matière d'organisation de l'activité économique est calqué sur le droit belge et pas sur le droit français et donc euh, les, euh, les structurations belges me semble l'exemple le plus facile et puis il y a quand même déjà quelques structures qui fonctionnent au Luxembourg euh, voilà. et, et parallèlement je euh, Euh, s'il y a des questions euh, a posteriori je, je mon mail est à disposition n'hésitez pas oui ou passer ou par claude petit ou autre mais euh, sinon et moi mon mail donc c'est david.ie@uni.lu université du luxembourg c'est pas très compliqué bon ça me faut Oui, c'est par rapport au, à l'insertitude juridique des aspects ou des, des limites oui. quant à, comment dire, au volet de commercialisation de production. C'est quand même quelque chose qui m'intéresse. bon' Vous êtes resté un peu flou, donc je oui. comprends que ne peut pas vraiment le quantifier. Oui. Mais euh, si, par exemple, on veut créer une initiative en agriculture solidaire, on va dire, mm -hmm. euh, qui inclut aussi des volets recherche et formation... Euh, Est-ce qu'une structure ou une ne sera pas plus adaptée euh, afin de pouvoir, par exemple, recevoir des fonds euh, euh, provenant de, de certains projets, même des projets euh, intercommonétaires Oui, alors, euh, pas nécessairement, euh, mais pour répondre au, sur la question du, du risque euh, de l'insécurité juridique, euh, en fait, ce qu'il faut mesurer, je pense... Je, je crois qu y a une, enfin, en principe, il y a une vraie insécurité juridique. Maintenant, euh, au plan pratique, ce qu'il faut réfléchir, c'est est-ce que euh, on va faire des concurrents mécontents euh, S'il y a des concurrents mécontents, là, le risque est plus important parce que c'est les concurrents qui vont venir contester. S'il n'y a pas de concurrents mécontents, S'il n'y a pas de sociétés commerciales qui ont la même activité, et je pense que pour l'instant c'est pas trop le cas, je vois pas euh, euh, Cactus euh, ou, ou Auchan venir euh, euh, contester l'activité euh, d'une structure euh, solidaire euh, en agriculture, euh, bah, en réalité il n'y aura pas de contestation et c'est n'est pas euh, le, le, le, les ministères qui, euh, de leur propre chef, euh, viendront mettre des bâtons dans les roues, je pense. Donc à mon avis c'est euh, voilà de manière pragmatique c'est est-ce euh, que il euh, y aura des mécontents ou pas je pense. OK, je crois qu'on termine. Merci beaucoup Cavillier. merci à demain Ja, die zwei Deutsche sind leider schon fort, mais trotzdem, encore une fois merci, Monsieur Bourdage, et äh, oui. Äh, dat man in die Richtung könnten weiterführen mit vielleicht einer weitere Informationsveranstaltung, die sich eher Richtung Konsumente riecht, falls ihr schon Suppenfringe interessiert, Betriebe weisen. Ähm, auch gerne noch und andere Leute zusammen schaffen, die an der Richtung äh interessiert sind, Schon es im Soll herren, dann man doch vielleicht ein paar Leute fungierst und mir ein Beschen für gute Freunde danken, also ein Vorbereitungstreffen. Ähm so weiter von der weiter Aktivitäten gehen, da melde mehr als ähm, so viel muss mir das dann